Ainsi que du métal vers la fin. On va entendre, entre autres, cet après-midi des artistes et groupes tels que Jefferson Airplane, The Rolling Stones, The Doors, BTO, Jimi Hendrix, Steppenwolf, Pink Floyd, Van de r g r a a f Generator.

Cheap Trick, Kiss, Van Halen, Mahogany Rush, The Who, Jeff Beck, Led Zeppelin et Super Tramp. Je vais vous parler du concert que Deep Purple a donné la semaine dernière à Québec. Dans la première heure, Simon Fitzbé sera de retour avec les éphémérides du rock. J'aurai des nouveautés à vous présenter dans la deuxième moitié de l'émission le nouvel album du groupe de métal progressif norvégien Pagan's Mind, Heavenly Ecstasy, et celui des vétérans suédois Arch Enemy.

Chaos Legion. Dans la troisième heure, je vais vous présenter un groupe de rock progressif a n l extrêmement obscur du début des années 70 du nom de Twink, ainsi qu'une f a c e complète d'un album véné d classique paru il y a 40 ans, soit Pilgrimage de Wishbone Ash. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock.

The Beatles avec la pièce Three Cool Cats que le groupe a enregistré lors des auditions malheureuses avec l'étiquette DECA qui les a rejetés comme ça en leur disant que c'était fini les groupes de rock, les groupes de guitare, des gens doués de bien peu de flair.、Euh, on va reparler dans ce moment dans les éphémérides.

Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. C'est maintenant l'heure de passer à ceci Les éphémérides. J'ai encore une fois l'immense plaisir, l'honneur d'être en compagnie de l'authentique, véritable historien de Cifou, M. Simon Fitzbé. Bonjour, on a tout un programme aujourd'hui. Oui, une très grosse <rire> semaine d'éphémérides. Ça va bien?、Mm -hmm, oui, ça va très bien.

Euh, Qu'est-ce qui s'est passé comme ça dans l'histoire du rock du 6 au 12 juin?

Ben、beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est impressionnant. <rire>、ouais. euh, et on débute tout de suite avec le 6 juin 1947 avec la naissance de Tony Williams, batteur pour Dire s t r a i t s qui célébrait ses 64、oui. ans cette semaine. Et également une autre naissance, celle du virtuose Steve Vai, qui lui célébrait ses 51 ans. Ah oui, ça, ça, c e s ça, c'est un véritable virtuose. Oui, vraiment. Et oui. très jeune, très jeune d'ailleurs.、Euh, écoute, il était tellement impressionnant qu'il a joué avec Frank Zappa. Je p e n s e même pas qu'il avait 20 ans.、Euh, effectivement, il était très jeune.

Très jeune et、euh, il jammait, avant même de commencer à jouer pour Frank Zappa, il jammait avec Frank Zappa chez lui.、Mm -hmm. il, il allait le rejoindre et、euh, c'était、ouais, très impressionnant.、Ouais. C'était une période aussi où Frank Zappa était très, très. Euh, euh, était lui aussi un virtuose à la guitare. Il faut dire qu'il n'a pas été toute sa vie un très grand guitariste, mais il l'est devenu quand même、mm -hmm. assez facilement puisque avec sa connaissance du jeu. Je pense qu'il qu a rencontré Zappa en lui envoyant,、euh, il avait écrit une partition.

Euh, je crois que oui. oui. Blackpage ou quelque chose comme ça. c'est possible. En fait,、euh, je sais que pour ce qui est de Blackpage, Zappa、euh, l'avait joué en partie devant、euh, Veil et il disait une des, des, des particularités qu'il avait, entre autres, c'est qu'il pouvait jouer une partition, une partie qu'il avait dans sa tête et、euh, Veil revenait deux, trois semaines plus tard, il disait Tu te rappelles-tu de ça Il disait、oh, Oui, j'ai rajouté ça après et、euh, c'est vraiment génial. C'était、mm -hmm. un très, très,、euh, très, très bon compositeur. Oui.

Et Steve Vai, qui accompagne maintenant le fils de Frank Zappa, de Weasel, dans ses tournées. Ah、hein. oui? Non, oui,、euh, il a fait,、euh, ils sont revenus à Montréal, je pense. Donc, il va être là à Québec,、euh, je pense que c'est le 5,、euh, 5 août. Des grosses choses. Sur ce mardi soir. Oui, parce que c'est les anciens musiciens de, de Frank Zappa qui accompagnent Weasel Zappa pour la、mm -hmm. plupart. Et、euh, Steve Vai vient souvent être présent a、ah, à ses concerts. C'est intéressant. Oui, oui, vraiment.、Ouais. Ça rajoute une, une、mm -hmm. dimension. C'est un, un plus,、conservé. ça. Oui, oui. oui. <rire>

Euh, nous avons également, en 1960, Roy o r b i s o n、euh, qui lance Only the Lonely, son premier album.、Ouais. Euh, qui, euh, Roy o r b i s o n qui a aidé, entre autres, en partie, à faire connaître les Beatles. Oui, oui, il les a pris en première partie, euh, euh, lors de sa tournée britannique en 62 ou 63. Ouais, exactement. Alors que les Beatles étaient, e、euh, u je dirais pas des sombres inconnus, mais.、Euh, qu mais pas, quasiment. Ouais, exactement. À、ouais. l'extérieur de Liverpool. Ouais, c'est ça.

Ils n'étaient pas très très connus. Et justement, parlant des Beatles, bien, en 1962, ils ont une dernière chance d'auditionner pour un label d'envergure,、euh, c'est-à-dire EMI, et le groupe joue devant George Martin. Il joue les pièces Love Me Do ainsi que Ask Me Why.、Euh, et c'était leur dernière chance. Oui. Comme on disait, ils ont été rejetés par les <rire> cas. <rire> oui, bien,、euh, euh, en réécoutant、euh, ces auditions-là, cette semaine, parce qu'on les retrouve sur l'Anthologium, la,

c'est facile de comprendre que, écoute, le libido, c'était pas à leur,、euh

o p t i m a l effectivement. Là, -là, là.、Oui. Alors,、euh, le talent était,、euh, on voyait que le talent était là, mais、euh, c'était pas aussi éclatant que ce que c'est devenu par la suite. Exactement.、Non? Mais les choix de chansons étaient peut-être、ah、pas nécessaires. Non, non, le choix de chansons et... était vraiment pénible. Oui, oui.、Euh, J'ignore pourquoi ils ont fait ces décisions-là. C'était vraiment pas nécessairement. Oui, puisqu'il y avait déjà、et、des b o n n choix de chansons. i o Donc,、euh, voilà. Mais il y a eu justement ce côté-là. Ce,、ouais. ce bon choix de chansons, puisque George Martin était un compositeur,、euh, non pas un compositeur, mais un producteur d'albums classiques, vous v e z m

C'était une des premières aventures pop qu'il avait avec un groupe de rock.、Mm -hmm. euh, et、euh, c'est justement les mélodies aussi qui l'ont plu chez les Beatles. Vous voyez le potentiel que ce groupe-là avait,、oui. p a r c e q u e ça aurait été simplement un groupe à guitare qui aurait fait des reprises de Chuck Berry. Je ne suis pas certain non, que les Beatles non, non, auraient non, eu non, leur non. contrat.、Mm. Donc, euh, il faut dire aussi que lors de l'audition de d e c k a la seule euh, composition、euh, Lennon-McCartney qu'ils ont jouée.

a s s e z moyenne aussi.、Hein? Exact, exactement.、Mmh. Euh, donc, euh, voilà, c'était une suite de mauvais choix、ouais. et de, <rire> de mauvaise s <rire> présentation. s <rire>

Et justement, toujours parlant des Beatles, bien, en 1964, ils sont sur le palmarès américain au numéro 10 avec P.S. I Love You. Et pendant ce temps, une annonce mystérieuse fait son apparition dans le Music Trade Paper、euh, qui donne un avertissement. Et、euh, cet avertissement était Nous voulons vous avertir、euh, et avertir le public que les Rolling Stones vont anéantir les Beatles. C'était pas fort, ça, de la part des Stones、non. qui, pourtant, ont bénéficié des beautés de l e n d o n et McCartney. Effectivement. Puisque ce sont eux qui leur ont écrit leur premier.

Succès. Exactement. Mais par contre, il faut dire que c'était probablement une, une mise en scène de la part de leurs leur promoteurs américains pour v o i r justement les, les mousser, puisque les, les Rolling Stones, lors de leur première tournée, n'ont pas été nécessairement très, non, très éclatants. Non, non, non, non. Et on essayait justement de capitaliser encore plus、ouais. euh, sur une rivalité Stones-Beatles qui、euh, était n'existait pas était vraiment. Ouais, là, et donc, v i c t i m On、ouais. se parlait, oui, exactement. Ouais.

Et justement, les Rolling Stones en 1966 sont dans les Libanès, tard, ouais. Ouais, au s numéro 1 avec la pièce Peint et Black.、Mm -hmm. Donc, ça s'est très, très bien déroulé pour eux,、ouais. fait, par la suite.、Mm -hmm. En 1970, Sid Barrett donne un premier concert solo. Il a été appuyé par David g i l m o u r à la guitare et Jerry Shirley,、euh, qui était batteur、euh, pour Humble Pie par、mm -hmm. la suite, qui était lui à la batterie lors de ce concert. oui.

Euh, Je vais en reparler、euh, plus loin dans l'émission、euh, de Sid Barrett,、euh, mm -hmm. avec mon groupe、euh, Obscure Twink.

Puisque un des membres de t w i n par la suite, a formé un groupe très, très, très, très éphémère avec Sid Barrett. Ah oui? Je vais vous en reparler.、Oh, J'ai hâte d'entendre ça.、Euh, nous avons, par la suite, en 1971, la dernière du Ed Sullivan Show,、euh, le dernier groupe à être présenté par Sullivan et Gladys Knight and the Pips. Ou on peut pas dire que un non, pour p o u v i r proposer ce feu d'artifice. Non, exactement. <rire> on n'a pas fini en, en grande pompe. Oh, oh, oh, oh. Mais quand même, il faut souligner que d Sullivan a aidé à faire connaître, entre autres, les Beatles et les r e n a i s t o n e s également, malgré、et

La c s e l v i s Les Doors, malgré、mm -hmm. tout ce qui est arrivé, ouais, ça, ouais. ça fait une très très bonne, <rire>、euh, très, très bonne place publicitaire、euh, donc pour le groupe.

Ensuite, en, la même journée, en 1971, John Lennon et Yoko Ono rejoignent Frank Zappa sur、euh, scène avec les Mothers of Invention pour chanter des cris primo à la foule.、Euh, Lorsqu'on l'a présenté, Frank Zappa, au couple, John Lennon a pointé Zappa et lui a dit Vous êtes moins pire que je l'avais cru, en pensant que ça allait être un freak、euh, incroyable aux cheveux longs, sales et tout.、Mm -hmm. Et、euh, Frank Zappa a répondu Vous n'êtes pas si mal non plus. Donc,、euh, <rire> il avait entendu parler de, de, de, de, de la réputation de Yoko Ono et de John Lennon. Et、euh, donc, c'était une rencontre assez spéciale.

Oui, je, je pense, dans le temps, était,、euh, ça devait être assez particulier.、Oui. Hein, ces deux personnes qui, qui étaient un peu le contraire de l'autre. Légendaire, mythique. Oui, oui. oui, vraiment.、Euh, en 1972, nous avons David Bowie qui lance The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. c、oui, e un x c e l l e n t album. qu'il a consacré en tant que、euh, méga star. Oui, exactement. qui a permis, donc, à son personnage, André i e n de prendre encore plus d'ampleur、oui. avec cette dimension、euh, Ziggy Stardust.

En 1986, Genesis lance Invisible Touch, considéré par quelques critiques comme leur meilleur album. Qui sont ces imbéciles? J'en ai aucune idée, j'ai pas fait de recherche pour ce q u i l f a u t parce que je sais moi que c'est pas leur meilleur album. Ça devrait être dans、non. Rolling Stones. Dans le genre, ouais, ouais. Il faut dire que les critiques de l'époque voulaient des changements dans,、ah. dans le rock et、euh, ils savaient pas que c'était pas du rock mais plutôt de la pop qu'ils ont. C'est ça. La Donc, grosse、euh, pop, bon, bon. Oui, vraiment. Surtout dans le cas d'Invisible、mm -hmm. Touch.

En、uh, 1992, David Bowie, toujours,、euh, épouse Iman, une actrice et top modèle,、mm. donc, qui est devenue sa femme, e、euh, je crois, ils sont toujours mariés, en fait.、Oh. Ouais. Donc, Tous、euh, les goûts sont dans en la nature. Ouais. <rire>

<rire> uh, 1995,、The、Pink Floyd et lance Pulse. Bien sûr, cette compilation.、Ouais, ouais. euh, en fait, c'est un concert complet、ouais. qu'on retrouve sur cet album. Ça fait 16 ans. Et en 16 ans, j'ai changé de batterie seulement trois fois. Oui, parce que c'est ça, il y a la petite lumière、ouais. là, qui allume sur Pulse. mais En fait, sur les, certaines versions, les premières, je crois. Oui, la première version. Sortie,

Parce、ouais. que par la suite, les, les rééditions CD ont e n l e v é la petite quoi, lumière, quoi, malheureusement. Et c'est ce qui m'a beaucoup déçu. Lorsque Paul s'est paru en DVD, je croyais qu'on allait rajouter cette petite lumière-là, justement. et、euh, non. Malheureusement, non. non.

On l'a pas, mais justement, ce qui est plaisant, c'est qu'on peut avoir maintenant ce concert en DVD.、Euh, on l'attendait depuis plusieurs années,、mm -hmm. en fait.、Euh, euh, c'est un très bon concert.、Et、mais le disque reste quand même、euh, plus intéressant pour le son et tout. Donc, et voilà.、Mm. Euh, Moi, ce qui m'a frappé dans ce film-là,、oui? c'est de voir le, le, le r o a d c r e w au début qui allume sa cigarette avec le laser. Oui, c'est vrai. <rire> c'est assez, assez génial, ça. Pour montrer à quel point Phil Floyd est puissant. Donc, c'était dans les bons jours.

Euh, et justement, c'est une des dernières chances de voir Richard Wright qui est décédé、ouais. euh, mm -hmm. donc au sein、euh, du groupe.、Euh, nous avons par la suite, en 1997, suite au départ de Phil Collins de Genesis, entre、mm -hmm. parenthèses, puisque、mm -hmm. c'était en fait m i k e r u t h e r f o r d et Tony Banks qui décident de, de, de le remplacer avec Ray Wilson, ancien chanteur du groupe Steel Skin. Oui.、Euh, ils ont fait.

Album, Un Album、euh, pas très intéressant. Je me rappelle même pas de l'avoir écouté au complet. C'est Calling Station to Station.、A、calling All, all, all Station. s o u a i s quelque chose. De genre,、ouais. j'ai même pas écouté moi, cet album-là,、ouais. puisque Genesis, bon, j'ai décidé de couper lors、ouais. du lancement du duo qui est tout ça. Là, c e s t plus ou moins bon, et donc、euh, je me suis dit en plus, s'il y a.

Phil Collins, qui n'est pas là en plus, ça ne vaut ouais, pas vraiment、euh, non, la peine de s'y intéresser. c e t ça, m a i o i comme je te le dis, je ne suis même pas sûr de l'avoir écouté au complet. C'est considéré comme le pire album de Genesis, même dans、je、les lycées、bon. pop. Donc,、ouais. euh, voilà, donc, euh, et euh, Phil Collins qui est revenu avec le groupe éventuellement. Il y avait une euh, pièce euh, qui jouait、euh, dans des stations commerciales ici au Québec、euh, lorsque cet album-là est sorti. Je pense que ça s'appelait Congo. Oui, Congo, qui était、euh, le, le simple qui a été tiré de ç a <rire> qu'on peut entendre aussi sur、euh, la compilation、euh, Turn It On Again.

Euh, mais qui. qui... Ridicule. Oui, qui ne mérite pas d'être r e tourné, justement.、Mmh. Oh, oui. euh, nous avons en 2000, Ron Wood qui entre volontairement en cure de désintoxication pour combattre sa dépendance à l'alcool avant une nouvelle tournée des Rolling Stones.、Ah, je pense、oui. qu'il en a fait d'autres、euh, oui. cures entre-temps. Plusieurs, oui.、Euh, c'est、euh, des gros problèmes, en fait, de, de dépendance chez Ron Wood par rapport、mmh. à l'alcool. C'est quelque chose, en fait, c'est comprenable. C'est difficile à combattre lorsqu'on est vraiment atteint.、Euh, et il a continué.

Et je crois qu'il continue toujours, en fait, ce combat.、Euh, oui. C'est le b i z e qui a arrêté depuis、euh, quand même.、Euh...

Quelques mois.、Là. Mais il y, y a plusieurs alcooliques, anciens alcooliques, qui disent que c'est un combat de tous les jours. Donc,、mm -hmm. je, il pourrait toujours retomber, mais il faut dire qu'avec la vie rock'n'roll qu'il a e u il a, a peut-être fait le tour aussi de tout <rire> ce qu'il avait à faire de ce côté-là et il peut maintenant prendre sa retraite du party, si on veut.、Euh, nous avons en 2002, par la suite, le décès de Robin Crosby, qui lui était guitariste de r a t qui est décédé du CIDA s i lui, c'était un utilisateur de drogue、euh, intraveineuse. Oui, a i s donc, ce qui est le pire et ce qui est le plus dangereux, justement, pour、euh, attraper les maladies.

En 2003, nous avons le décès de Dave Robbery,、euh, qui était lui claviériste des、euh, Animals. Qui,、euh, sa, sa mort a été causée par une hémorragie à l'estomac. Il avait seulement 62、mm -hmm. ans. C'est très triste.

Et、euh, finalement, nous avons également un autre décès en 2006, le décès du claviériste Billy Preston, l'un des nombreux collaborateurs,、euh, collaborateurs des Beatles et des Rolling Stones aussi.、Euh, il a été identifié, entre autres, comme le cinquième Beatles, un des, plus, un des nombreux cinquièmes Beatles. Ouais, ben, en、euh, fait, la presse avait décidé à la fin des années 60 que c'était le cinquième Beatles. Ah oui, d、okay. <rire> Il y en avait eu quelques-uns a v、ouais, a George, George Martin, to, euh, euh, Brian Epstein. Oui, aussi, qui était très important.、Ouais. Et lui,、euh, Billy Preston,

Justin est décédé、euh, d'une maladie des reins et、euh, additionné d'une hypertension. Oui,、ouais, mais tout ça aggravé par sa consommation de drogue exact, ahurissante. Exactement. Jusqu'à la fin, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très dommage pour lui.

Euh, nous passons maintenant au 7 juin de cette,、euh, cette semaine des f é i n i t e s Oui, parce que ça, c'était juste une journée. C'est seulement une journée. C'est une très, très grosse journée, une très grosse semaine, en fait. Et le 7 juin 1944, nous avons la naissance de Clarence Wright,、euh, bah, guitariste des Birds, lui, qui est né Clarence Leblanc. Ah oui?、Euh, oui, qui a fait un changement de nom qui était très, très éclairé, puisque il、oui. a simplement traduit son nom oui. francophone oui. en anglais,、euh, ce qui est très bien.、Euh, en 1958, nous avons la naissance de Prince Roger Nelson.

Ou plutôt Prince, tout simplement connu sous son nom d'artiste,、oui. qui lui célébrait ses 54 ans cette semaine. Je n'avais aucune idée que, que c'était vraiment son, son vrai nom, Prince. Oui, moi non plus, je ne croyais pas, mais、euh, en fait, ça, ça a l'air d'être son nom de naissance,、ah. effectivement.

Un bon guitariste, mais avec des goûts musicaux.、Euh, bon, musicalement, c'est pas, pas bon. Non.、Euh, disons v o i r la suite, en 1964, dans le cadre de leur première tournée aux États-Unis, les Rolling Stones sont hués pendant la première partie de leur performance. Le groupe doit quitter la scène de San Antonio, au Texas, avant la fin de cette première partie, alors que le groupe local qui a ouvert pour eux est sommé de retourner sur scène.、Euh, qui était ce groupe?

Euh, oh, on n'en a aucune idée. On n'en a a u c e i d é s p a r l e r du tout. e、euh, n en fait,、euh, c'était décrit comme des stage monkeys, c'est-à-dire、oui. des, s i m p l e m e n t des musiciens qui sont là pour réchauffer la foule,、bon, qui,、oui. euh, qui, qui ont pas vraiment d'espoir de, de v e n i r un grand groupe.、Euh, c'est... quand m ê m e particulier. Oui, <rire> vraiment. <rire> Je ne sais pas si les g e n g s t o n e s o n t retournés à San Antonio, j'imagine, depuis le temps qu'ils sont allés. <rire> Je sais pas. Et s'ils、euh, se rappellent justement de cet épisode <rire> un peu m a l h e u r e u x de leur première tournée.

Euh, et parlant de concert, justement, en 1969, Blind Faith donne son premier concert au London Park et 150 000 personnes sont venues voir ce premier concert gratuit.、Ouais. Euh, offert donc au public pour faire connaître Blind Faith.

Euh, en 1969, à la même journée, nous avons le début、euh, du Johnny Cash Show sur les o n d e s de CBC. Ah,、euh, un artiste premier... que tu aimes beaucoup, Johnny Cash. Johnny Cash, plus ou moins, honnêtement. c'est、euh, <rire> pour ça ce que je dis ça. Je, je trouve que, comme, je dirais <rire> comme Brian Wilson avait dit, il a une très belle voix,、mm. mais c'est la musique qui est manquante. Oui, c'est ça. ça. C'est le gros problème de Johnny Cash.、Mm.

Euh, en 1969, cette fois-ci, Keith Richards et sa copine Anna Palenberg.、Ba Palenberg, Anita, voilà. Palenberg. Anita Palenberg. Oui, c'est、oui. une grande actrice,、euh, à la fin des années 60. Ah oui, mais、ouais. c'est quelque chose qui manque à ma culture. Ouais,、euh, en fait, on peut l'avoir dans Barbarella, c'est elle qui、ah、fait、oui. la méchante, oui. Ah, mais ça, je l'ignorais, je, je vais aller écouter,、euh, je vais aller voir ce film-là.、Euh, en fait, c'est qu'ils ont un i n c i d e n t de voiture、euh, en 1969 euh, et euh, ils sont près de la maison, Keith Richards, dans le Sussex. Euh, et... Euh,

Lui s'en est tiré sans aucune égratignure, alors que Pallenberg、euh, a été a m e n é à l'hôpital、mmh, pour traiter、aye. quelques blessures. minières. k i f f l est destructif.、Euh, oui, c'est incroyable. Il va vivre <oui>, jusqu'à 1000 <rire> ans. <rire>

Euh, en 1975, cette fois-ci, Elton John entre au numéro 1 du palmarès des ventes d'albums de, de, américains avec l'album Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboys.、Euh, il s'agit du premier album à débuter au numéro 1 des ventes aux États-Unis.、Mm. Donc,、ouais. euh, ça a pris quand même beaucoup de temps. Je croyais que les Beatles auraient fait cet exploit、ouais. euh, auparavant, mais il faut dire que ça, ça part tout le temps un peu plus tranquillement.、Mm -hmm. Mais Elton John était au sommet de c a Oui, tout, ça tout à fait. Et on l'a déjà dit, c'était aussi, selon moi, le, le dernier grand album、mm -hmm. qu'il a fait par la suite.

Ça s'est、oh, pas été joli. Ça s'est gâté, malheureusement.、Ah oui. En 1979, Chuck Berry donne un concert à la Maison-Blanche à la demande du président Carter.、Euh, moins d'un mois plus tard, Berry est condamné à quatre mois de prison pour évasion fiscale.、Mm -hmm. euh, il aurait dû en profiter pour en parler au président. <rire> Peut-être qu'il aurait pu、euh, s'en tirer. Le président Carter, d'ailleurs, qui était un amateur de, de rock, hein, oui,、euh, oh, il、oui. l'a prouvé, d'ailleurs,、euh, il connaissait très bien la discipline. Il était capable de chanter des, des chansons.、Euh,

Euh, Peut-être pas bien, là, mais il connaissait par o l e <rire> s Jimmy Carter était quand même très proche,、euh, plutôt jeune d'esprit. C'est、ouais. ça,、mm -hmm. ça qu'il faut dire.、Euh, bon, Il venait d'une famille, c'est un, un fermier, donc il venait d'une famille quand même assez simple、euh, des États-Unis. Justement, donc il a été、euh, introduit au rock lors de、ouais. sa jeunesse et il a grandi avec ça. Et et ça a été contrairement, le premier président.、Euh, contrairement à ses prédécesseurs. Ses、oui. prédécesseurs, il était très ouvert et surtout contrairement à son successeur,、oui, Ronald Reagan, Ronald Reagan <rire> qui était dans les pires、euh, ouais. de ce côté-là.、Ouais, ouais.

C'est vraiment dommage. En 1987, cette fois-ci, David Bowie donne un concert devant le Reichstag de Berlin-Ouest. Les hauts-parleurs ont été placés en direction du mur de Berlin pour que les jeunes de Berlin-Est puissent entendre ce concert. Et en profiter. Exactement. c é t a i t un petit peu quelques années avant la chute. Oui, c e t du m r Trois ans, c'est 1990 à c h a q e f o i u i 89-90. Il faudrait vérifie r les dates, mais c'est dans ces alentours-là. Oui.

En、uh, 1994,、The、Grace Slick, la chanteuse de Jefferson Airplane, est sentencée à 200 heures de travaux communautaires pour avoir braqué une arme sur des policiers dans un élan de folie. C'est arrivé il y a quelques mois dans les éphémérines. On en avait parlé brièvement.、Ouais. Euh, elle est, elle, donc, elle se sentait、euh, attaquée, c'est-à-dire par les policiers. <rire> elle avait essayé de se défendre. Elle était、ouais. dans une très mauvaise période de sa、ouais. vie, justement. Tout à fait.、Et、elle e s t condamnée à 200 heures de travaux communautaires et à.

assisté À quatre meetings des alcooliques anonymes par semaine pendant trois mois. C'est quelque chose quand même.、Ouais, ouais. C'est assez,、euh, assez sévère comme ça n o u s passons maintenant en 1995 où Johnny Greenwood, le guitariste de Radiohead, est admis à l'hôpital pour un saignement à l'oreille. Les médecins ont conclu que c'était causé par les mouvements de son bras lorsqu'il joue de la guitare. C'est vraiment bizarre ça. ça. Et il se saigne l e s oreilles parce qu'il、mm -hmm. bouge l e、mm -hmm.

Le bras, oui. J'ignore pourquoi. J'aimerais comprendre mieux le corps humain pour savoir comment ça peut se faire. Mais、euh, effectivement, c'est ce que les médecins ont, ont trouvé comme raison. b i z a r r o ï d e Oui, puisque lorsqu'on lorsqu saigne de l'oreille, bien souvent, ça, ça peut être quand même assez grave. Là,、ouais. Une chance, c'était simplement le bras. Probablement、ouais. un geste des artères qui est、euh, mmh, particulier. Très étrange.

Et finalement, pour terminer la journée、euh, du 7 juin, eh bien, en 2001, le Musée Experience Music Project de Seattle ouvre ses portes avec une exposition sur les rythmes jamaïcains du ska au reggae. Simplement. h m、mm、m -hmm. Particulier. Oui. Parce que ça, c'est un musée qui,、euh, en fait, est.、Euh, Il est dédié au rock. Au rock, à Jimi Hendrix. Exactement. Et là, on, la première exposition, c'est du ska et du reggae. Oui, effectivement.

Donc, on, on a décidé d'aller très large dans la, la, la, la palme des,、euh, des, des, des expositions t r è s large en effet. sur ce, on va aller en musique. On, va, on vient de parler de, de, de Grace Slick, la chanteuse du Jefferson Airplane. On va justement aller écouter、euh, une de ses pièces les plus marquantes en carrière White Rabbit, bien sûr. Vous êtes sur les ondes de la s o u l e station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM.

3Dog Night! Et ça, c'est la première fois, je pense, que je suis joué à 3Dog Night avec Classic. Oui? En tout cas, Joy to the World, c'est la première fois. <rire> oui. Non, c'est vrai, j'ai passé euh, euh, Another Love Song、euh, l'année dernière. Ah! Oui, oui. Donc, c'est、euh, une première pour Joy to the World, mais pas une première pour Three d o g Night.、Euh, c'est tiré de l'album Naturally de 1970. On va en reparler dans un moment de Three d o g Night.

Et effectivement, nous débutons cette journée du 8 juin en 1942 avec la naissance de Chuck n e g r u n qui lui était chanteur de Tree、ouais. Dog Night, justement.、Mm -hmm. C'est vrai, c'est 60 de v a n t、mm -hmm. le 8 juin. C'est pas un groupe qui,、euh, qui, a, qui a marqué beaucoup、euh, euh, l'histoire、euh, du rock,、euh, mais c'est un groupe qui était immensément populaire à la fin des années 60.、Ouais. Euh.

Ouais, et s i je mais... ne m'abuse, leur premier album, c'était un album live assez particulier. Ah oui, mais、ouais. c'est rare, ça,、ouais. que <rire> les groupes commencent live. Mais bon, c'est justement, parfois, on va avoir une populacté qui va être éphémère dans le temps, mais qui va être、mm -hmm. quand même assez forte. Ils ont eu beaucoup de succès sur 45 tours et beaucoup de succès、euh, à la radio AM à l'époque.、Mm -hmm. La radio AM était très, très, très forte dans les années 70 et、euh, c'est ce qui a fait leur gloire. Eh bien.

Nous continuons à voir la suite avec le 8 juin 1947, la naissance de Mick Box, qui a été guitariste pour Uriah Heep. Et、Heap. qui est encore le guitariste encore. de Uriah Heep. Oui, effectivement. Et c'est un, un guitariste que j'admire beaucoup personnellement. C'est le seul membre original de ce groupe qui est encore en activité et qui est, à mon avis, le plus actif de sa génération, Uriah Heep. Je suis vraiment un fan de Uriah Heep. Même s'ils ont fait des bien mauvais <rire> albums dans leur carrière, ils en ont fait aussi d'excellents et le dernier en est un très bon exemple. Des e r r e u r s de parcours ainsi que des

Très bon choix.、Oh, nous, cool. euh, il célébrait ses 64 ans、mm -hmm. donc, cette semaine. Également en 1962, nous avons la naissance de Nick Rhodes, qui lui est claviériste、ah, de Duran Duran.、Ah, ah. <rire> il célébrait.

Tu sais, 49 ans, il、ouais. euh, faut dire qu'on ne peut pas vraiment comparer r r y à Heap avec、euh, Duran Duran. Tu、ouais. sais, on, on comparait Duran Duran aux Beatles au début des années 80. C'est ridicule, hein, on, on pense à ça là, en 2011, là, mais ce n'est pas des farces.、Ah, c'est grotesque, mais il y a du monde là, qui dit Hey, hey c'était les nouveaux Beatles. Voyons donc, c'est une joke. C'est vraiment pas très bon.

Euh, nous avons ensuite, en 1967, les Beatles qui sont au numéro 1 du palmarès avec quelque chose de pas mal meilleur que le Render In. Avec le disque, en fait,、euh, Sgt. Pepper's Long and Hearts Club Band, bien sûr, c'était sur les palmarès de disques britanniques. Oui, il était sorti une semaine auparavant. Et ça, c'est un album euh, vraiment. Euh, probablement l'album le plus percutant、mm -hmm. pour son époque. Oui, mais on ne s'attendait、mm -hmm. pas à ça du côté des Beatles、mm -hmm. euh, euh, qui ont évolué, franchement, à vitesse grand V quand ils、oh, ont décidé、oh, ouais. de sortir de la scène.、Mm -hmm.

Par la suite, en 1969,、euh, Brian Jones annonce qu'il quitte les Rolling Stones,、euh, n'arrivant plus à regarder les autres membres du groupe、euh, les yeux dans les yeux, comme il le disait. Il ne pouvait plus, donc, dans le fond,、euh, regarder la, la réalité en, en face、euh, mm -hmm. par rapport au groupe. Il était un peu détaché. C'est-à-dire qu'il avait、ouais. une consommation de drogue qui était assez élevée、ouais. à l'époque、euh, et euh, son, son, sa vision des Rolling Stones était divergente. On a pensé que 1966,、euh, il ne faisait plus grand-chose.、Euh, effectivement. Euh,

Toutes les parties de guitare en fait, étaient à peu près、euh, enregistrées par、euh, Keith. s Oui, donc、euh, il n'y avait plus、euh, sa place en fin,、ouais. au sein du groupe. En tout cas,、hein. ça n'a rien changé quand il est parti. Non, non,、ouais. exactement. Même que le groupe est, est devenu encore euh, plus, plus、euh, je ne dirais pas meilleur. Ce n'est pas vrai qu'il était meilleur, mais il a pris des dimensions peut-être un peu plus grandes justement, avec、mm -hmm. l'arrivée、euh, des, des autres musiciens. On en reparler、ouais, euh, ouais. quelques instants.

Euh, nous avons également en 1970 les Beatles、euh, qui sont au sommet du palmarès avec leur dernier numéro un, The Long and Winding Road, qui termine une très très grande carrière pour、ouais. les Beatles. Une pièce、euh, assez, assez nostalgique, si on veut. Ben, il、euh, y en a qui、euh, diront que c'est du sirop, je ne sais pas les o s t i n e r mais、euh, par contre,、euh, je trouve que c'est une très belle pièce. Oui, mais c'est du bon Paul McCartney,、ouais. mais c'est du Paul McCartney, effectivement, très, très mélodieux, très sirop, siripeux.

Là-dessus, je peux, peux, peux être d'accord. Ce n'est pas ma pièce préférée, le p u l m c Academy. C'est sûr ce n'est pas ma pièce préférée. Mais c'est une belle mélodie. Mais c'est une très belle mélodie, effectivement. Nous avons en 1974,、euh, par la suite, David Bowie qui s a l s i e au sommet des palmarès des ventes britanniques avec Diamond Dogs, donc deux ans après la sortie、ouais. de, a inégal, de、ouais. Dog, ouais, crois, t a Un album inégal, Diamond Dogs. Oui, malheureusement. C'est une pochette vraiment percutante. Oui.

Je me rappelle la première fois que je l'ai vu, j'étais enfant et j'étais vraiment sidéré de voir cette pochette. <rire> mais、euh, très, très intéressant pour citer la musique de Bowie parce qu'il y a quelques succès qui se retrouvent là-dessus, mais comme on le disait, c'est assez inégal. Donc parfois, ça peut aller de gauche à droite.、Mm -hmm. La même journée, en 1974, Rick Wakeman annonce qu'il quitte Yes、euh, ouais. pour la première fois. Il va y revenir、ouais. par la suite. C'était、ouais, un, euh, un vrai yo-yo, Rick Wakeman. Oui, effectivement. <rire> yes. Effectivement.

Le après, il est revenu quoi deux ans après pour、uh, Going for the One en 76 ouais, Exactement.、Euh, mais il a quitté après、euh, l'album、euh, euh, Tales ouais, for t o n Oui, c'est ça. J'ai peut-être même aimé He、euh, cet album、non. Tales. <rire> Effectivement,、yeah. il disait que lui jouait au d'or pendant que John Anderson et,、euh, et Steve, Steve Howe houff, mettaient de la céramique dans le studio pour reproduire <rire> une salle de bain.、Et、il mangeait même il mangeait ses nouilles pendant les concerts. e l a r r t a i t j o u e pour manger des nouilles pendant que les autres jouaient. Il était vraiment très, très désintéressé. <rire>

Mm -hmm. En 1974, Paul McCartney et Wings sont au numéro 1 du palmarès avec Band on the Run. Oui. Donc, excellent album, excellente pièce également. Oui.、Euh, Petite merveille. Oui. Et en passant,、euh, les rééditions de Paul McCartney devaient sortir cette semaine et ça、euh, a été repoussé. Ça a été repoussé? Oui, au 21. Ah, m a i s ça me saoule.

Un peu parce que, bon, quand même, il s'est annoncé plus longtemps, mais、oui. bon, peut-être qu'il y a eu des erreurs au niveau des. des... En tout cas, c'est repoussé dans, dans deux semaines. Très bien. Donc, on ira s'acheter tous ensemble le Paul McC、euh, McCartney 2, plutôt. <rire> c'est un ce grand album. Ah, quel mauvais conseil!

En、uh, 1991,、uh, c'est Extreme, q u i est au numéro 1 du palmarès avec、uh, ce, ce classique très très s i r i e u x、uh, More Than w o r d s、ah, moi, moi, je suis incapable, cette pièce-là.、Mm. Je déteste cette pièce-là. J'étais incapable de la supporter. C'est a s s e C'est une pièce. Tu sais qu'on dit des chansons de filles. C'est、ouais. un peu、oh, ça. Là, affreux, affreux cette pièce-là.

Et... Affreux. Ce et et, et on, tout, ce tout ce dont on se rappelle d'Extreme, c'est cette p i è c e l à Oui,、ouais, effectivement.、Oh. Et、euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est intéressant, par contre, c'est peut-être un peu la, la, la façon la, dont la guitare est jouée.、Euh, ça, ça c'est quand même bien, mais f a u d i r e c e la chanson. C'est pas... un bon guitariste. Comment ça s'appelait Nuno b e t t e n c o u r t Quelque chose du genre,、euh, euh, c'est、ouais. le seul bon point de cette pièce-là, même du groupe, c'était le guitariste.、Oh、un、ouais. peut... euh, chanteur assez. Euh, ordinaire. Euh,、oh, ouais. assez moyen. Oui.

Euh, Moins que moyen, même. À oublier. Nous avons par la suite, en 1998, Ringo Starr, George Harrison, Sting, Elton John et Pete Townshend qui、euh, font partie de l'assistance pour les funérailles de Linda McCartney.、Euh, la foule、euh, ont entamé Lady B ainsi qu'un quartet、euh, de cordes qui, eux, ont fait des reprises des chansons de McCartney qui étaient dirigées、euh, envers Linda. Entre autres, les pièces My Love et The Lovely Linda ont été、ouais. jouées.

Lors des funérailles. Elle es、euh, est o n t e r é où? C'est une très très bonne question, je lis, mais j'ai pas regardé. Je crois que ça, ça doit être、euh, soit près de, de, de, de la propriété de Paul McCartney en Écosse, où ils ont passé plusieurs années, sinon、mm -hmm. ça va être、euh, probablement à Londres dans un. p a u s e a u d é j e u n e r parce que c'est une Américaine. <rire> oui, mais je crois qu'elle est enterrée en Angleterre parce qu'elle a h a b i t a i t là.

Euh, C'est-à-dire, dans les dernières années de sa vie, c'était,、euh, leur maison principale était en Angleterre. Donc, je crois que ça doit être là.、Mm -hmm. Mais je suis pas certain, par contre. J'irai faire des recherches.

Et nous terminons cette journée du 8 juin des Éphémérides en 2003 avec Led Zeppelin qui retourne au numéro 1 des ventes d'albums avec Out h e West w a、euh, s One. Il s'agit d'un septième numéro 1 du groupe aux États-Unis.、Euh, cet album, bien sûr, est une compilation de concerts donnés aux États-Unis、euh, pendant l e s i e u r s années. Pour ceux qui sont dans le, dans le jetable, je dirais, là, et que pour qui la musique, c'est quelque chose d'éphémère, on l'écoute quand elle passe, tout ça,、euh, ça peut paraître incompréhensible comme ça qu'un groupe qui était.、Euh,

Disparu、euh, depuis 23 ans,、oui. euh, sort un disque et qui devient numéro 1. Mais c'est ça,、euh, ça, ça, ça, un classique, c'est ça. un groupe de rock classique、oui. de Zeppelin, c'est un vrai de vrai. Ça fait、euh, 30 ans sont 31 ans qu'ils se sont séparés on en parle encore.

C'était quand même exceptionnel. Exactement. C'est un des très très grands groupes de l'histoire de la musique. Et il、euh, faut dire que Out of West Wise One également était très très intéressant à entendre comme album、euh, en concert. Le son est, est très bon.、Euh, oh oui. Comparé、euh, disons, à euh, euh, The Song Remains the Same, qui était également un album en concert,、mm -hmm. euh, c'est assez,、euh, assez, assez intéressant. Malgré qu'on disait que certains d enregistrements s e étaient plus ou moins de qualité, on a réussi vraiment à les rendre encore mieux ouais, tout à fait.、Euh, avec le transfert digital.、Mm -hmm.

Nous passons maintenant à la journée du 9 juin cette semaine d'éphéméride et nous débutons en 1941 avec la naissance de John Lord, claviériste pour Deep Purple.、Oui. Euh, qui, lui, célébrait ses 70 ans, qui、ouais. n'était pas, j'imagine, du concert. En fait, c'est ça. Je suis, allé, je suis allé voir Deep Purple à Québec la semaine dernière. Bien sûr, il ne fait plus partie du, du groupe, groupe depuis quelques années.、Ouais. Pas, pas 10 ans, mais pas loin.、Euh, en regardant le spectacle, j'ai réalisé que eux non plus, Deep Purple,

Jamais été intronisé au Rock'n'Roll, a Hall of Fame. Non, effectivement. C'est incroyable. Ouais, Madonna est intronisée, mais pas Deep Purple. Là, je me suis même pensé à ça. Il、euh, y en a, il y en a y en a, maudit, d e groupes, là, beaucoup, qui, beaucoup qui, de groupes. Qui, qui ont été ignorés. Uh, uh, Kiss, on en a déjà parlé. Rush, rush. Cheap Trick,、mm -hmm. Emerson, Nick et Palmer, Yes, Steppenwolf, Ted Nugent, T-Rex, Jethro Tall, Uriah Heep,

Lemmy et Motorhead, Iron Maiden, j'en aime juste certains.、Mm. Euh, comme celle-là, Lady Gaga va être intronisée avant eux, surtout que ça fait、euh, deux fois dans en peu de temps qu'elle、euh, se retrouve.、Euh,

Sur la page couverture ouais, du Rolling Stone,、ouais. ah ouais, c'est une des favorites、euh, de, de, de, de, de, du magazine.、Ouais. Et ça ne me surprendrait pas de voir、euh, des groupes comme n i r v a n a justement être,、euh, être introduits avant,、euh, non pas être introduits, mais être intronisés avant、euh, ces, tous ces grands groupes.、Ah, là, ils ne seront, seront jamais. Je ne pense pas que Deep Purple ne va jamais être i n t r o d Non, C'est vraiment dommage、euh, de la part des gens de Rolling Stones qui p a s'en、euh, qu'ils foutent qui, qui, pas, qu fout, mais qui. C'est vraiment、des、ça.、Euh, ouais. C'est vraiment des bouffons.

Ils font vraiment ça à leur façon et、euh, c'est une façon qui est différente. Ça, ça, ça donne pas le goût d'aller、euh, au rock'n'roll à la fin, faire du tourisme là. C'est complètement ridicule. Pas mal ordinaire.、Mm.

Nous avons par la suite, en 1947, la naissance de Mitch、euh, Mitchell, qui lui a été batteur du Jimi Hendrix Experience.、Ouais. Euh, lui, il est chanceux, il s'est retrouvé,、euh, il a été intronisé. Oui, au moins. Une chance pour lui. <rire>、euh, nous avons également, en 1949, la naissance de George b o n n e l l lui, qui était des Strawberry Alarm Clock. Il s t v r a i c'est 62 ans.、Euh, il n'a pas été intronisé, lui, donc. Non <rire> plus. Non, ils ont été mis de côté. <rire>

Nous avons également la naissance 1950 de Trevor Boulder, qui lui a été bassiste pour les Spiders from Mars, et u r i Raheed. u r i a h e e d oui, c'est parfait, c'est le bassiste. C'est <rire> le bassiste actuel, Yuri a h e <rire> e d p u i ça、ouais. fait longtemps qu'il est là, ça doit faire euh, euh, au moins 25 ans.

Donc,、ouais. euh, bon, quand même une bonne, une bonne, stabilité pour ce qui est de, de, de c e、euh, deuxième groupe.、Euh, nous avons également en 1963 les Beatles qui sont au numéro un、euh, du palmarès britannique avec From Me to You. Donc,、ouais. c'était en pleine Beatlemania.

Euh, la même journée, mais en 1969, cette fois-ci, Mick Taylor se joint aux Rolling Stones suite、ouais. au départ de Brian Jones. Mais évidemment. Et、euh, d'ailleurs, on va entendre dans un moment、euh, la pièce, l a première pièce qu'il a enregistrée avec les Stones、ah oui. officiellement. Et si je ne m'abuse, c'est cette pièce、euh, que les Stones étaient en train d'enregistrer lorsqu'ils ont a pris p le décès de, de Brian Jones. Jones. Oui, effectivement. C'est très dommage. On, on va probablement en parler dans les prochaines.、Euh, la semaine prochaine, aux、ouais. éphémérides.

Euh, nous avons également en 1970, Bob Dylan qui reçoit un doctorat honorifique en musique de l'Université de Princeton. Bien sûr, pour sa carrière, sa jeune carrière quand même.、Mm -hmm. On a décidé de l'honorer.、Euh, oui, c'était、euh, très surprenant oui, 1970. Et... effectivement. Euh, donc, euh, on peut compter par contre Bob Dylan qui a eu une influence incroyable、ah oui. euh, dans les années 60. Et donc,、euh, on, on voulait peut-être le célébrer avant qu que sa, sa, sa popularité baisse,、mm -hmm. malgré qu'il a été il est resté très, très populaire pendant les années 70.、Oh, oui.

Nous avons également, en 1972, Bruce Springsteen, qui signe avec CBS Records, bien、mm -hmm. sûr, où il allait lancer ses très grands albums. Également, pour terminer cette journée du 9 juin, eh bien, en 1993, le service des postes américaines débute une série de timbres postes rendant hommage aux légendes du rock, éditant les timbres de Bill Halley, Buddy h o l l y Clyde McFadder, également Otis Redding, Richie Valens, Dina Washington et Elvis Presley. bien sûr.、Fine.

MacFatters, c'est pas très rock ça. Non, c'est、euh, les pionniers de, de, de la pop rock.、Ouais. Très bizarre. On va poursuivre donc, comme je le disais plus tôt, avec la première pièce des Stones que Mick Taylor a enregistrée avec eux, Live With Me. Vous êtes à l'émission avec c l a s s i q u e sur les ondes de C'est Fou, 89 FM.

Avec leur immense classique Aqualong, ben, un de leurs très nombreux、oui. classiques. Et、euh, évidemment, c'est、euh, la pièce titre de cet album、euh, 19, de 1971, qui lui aussi est un immense classique, bien sûr. Juste avant ça, o a n t d les Rolling Stones avec Live With Me ça nous vient de Little b l e e de 1969.

Vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie de Simon f i t z b a y et moi-même, Alain Lefer, e émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et là, on est rendu aux é p h é m é r i d e s du 10 juin.、Et、effectivement, nous débutons le 10 juin avec l'année 1964 où, pendant leur, leur première tournée américaine, oui, les Rolling Stones font un arrêt dans les studios de Leonard Chess et enregistrent quelques pièces sous l'œil perplexe de leurs idoles, Chuck Berry et Muddy Waters.、Ah, Chuck Berry était là.

Euh, oui, il, en fait, il était présent dans les alentours. m a、ah ouais. euh, Il s i n'était peut-être pas là cette journée-là, par contre. Mais,、euh, ça, ça. Je me rappelle que dans sa, son autobiographie, Chuck Berry, une autobiographie qu'il a écrite dans les années 80, que j'ai lue à, à l'époque,、mm -hmm. euh, il raconte qu'à un moment donné, il donnait un spectacle, que je ne sais pas trop où,、euh, mais euh, il y a un guitariste qui est monté sur scène. Et là, il y a eu un mouvement de la foule incroyable, euh, des, des, euh, des gens étaient très enthousiastes, mais ils ne connaissaient pas le type.

Qui, euh, qui est monté sur scène.、Euh, et là, il, le jeune s'est mis à jouer avec lui. Sauf qu'il trouvait qu'il jouait extrêmement mal. Il l'a chassé de la scène et, et les gens étaient horripilés、euh, euh, dans le public. Et c'était Keith Richards. C'est vrai que Wild o n c il n'était peut-être pas présent.、Ça. Dans cette journée-là,、euh, il n'aurait pas vu Keith Richards.、Euh, mm -hmm.

Et le groupe Les Rolling Stones.、Oh, b i e n sûr. m n i e Waters qui est en train de peindre、euh, les, les、oui. devants du studio lorsque、euh, les Rolling Stones <rires> sont arrivés. C'est assez incroyable.、Et、on peut le voir dans le film, entre autres、uh, Cadillac Records,、euh, où on fait un peu un retour euh, sur euh, toute cette,、euh, cette histoire euh, du, euh, des studios de chess、mm -hmm. et où on voit les jeunes Rolling Stones, les très jeunes Rolling Stones、ouais. qui arrivent devant la porte et disent Monsieur Waters,、euh, vous êtes notre idole, on a remis notre groupe、euh, après une de vos chansons. Ils disent Laquelle

Rolling Stones. Et c'est vraiment très, très génial. Il、euh, devait être, être, être, être surpris, même penser que c'est guérié、oui. qu de lui. Oh, oui, effectivement, parce qu'il était populaire, c'est-à-dire pour les, les, dans, dans le monde des Noirs américains, des、mm -hmm. Afro-Américains à l'époque, c'était l a m u s e m e Il, il était connu. Movie, le blues, il était très connu, c'était une grosse star, mais.

Euh, surtout les, les, les Rolling Stones étaient des blancs. Et à、euh, cette époque-là, c'était des encore, jeunes blancs、euh, anglais. Exactement.、Euh, à une il il il époque il de, il de ségrégation, venir, en、moi. plus,、bon, oui. euh, ils ne comprenaient pas ce qui arrivait. Ils ne pensaient pas non plus que ces disques se rendaient、euh, <rire> de l'autre côté de l'Atlantique. <rire> Nous avons par la suite, en 1966, Big Brother and the Holding Company qui donne son premier concert avec Janis Joplin、mm -hmm. au chant. Oui.

Euh, par la suite, en 1971, à Denver, l e s policiers lancent des gaz lacrymogènes dans une foule, afin de disperser les fans surexcités de Jetro t、ouais. e Ouais, ils voulaient calmer leurs ardeurs.、Ouais. Euh, C'est, Peut-être pas plus... une bonne idée d'envoyer ça. Pas vraiment、ouais. pas une bonne idée. Il y a 1 l e 0 spectateurs, là. <rire>

Il semble que le groupe a continué à jouer tout au long de l'incident,、euh, même si、euh, le claviériste John Evans disait qu'il n'arrivait même plus à voir son piano dans la fumée. Je comprends bien, ça p e u t être tellement. Et ça n e v a i t pas être、euh, évident non plus de continuer à, à jouer et à chanter avec les yeux pleins d'eau. Le、ah, gaz de、oui. la u i m o g n e c'est assez fort euh, sur, euh, sur les yeux. Ça ne passerait plus, qu'aujourd'hui. Non, vraiment pas. Et vraiment pas, la police se ferait poursuivre、mm -hmm. par les 10 000 personnes. Oui,、oh, oui.

En 1975, le groupe America est au sommet du Palmarès avec Sister Golden Air.、Ah, J'aime Bien, cette pièce. Oui, cette pièce. pièce ça, ça aussi, c'est un peu, peut-être, s i、oui, r u p e u x mais、oui. euh, c'est une belle mélodie. Oui, ça fait partie des bonnes pièces de rock.、Euh, Et puis, c'est pas qu'étain. Non, j'ai déjà entendu George, Mar George Martin en entrevue, justement, qui disait que cette pièce-là était très belle. Ah, ben oui, mais oui. ça fait George Harrison, cette pièce-là. Oui, oui, effectivement.、Mm -hmm.

Nous avons par la suite, en 1978, Bill Wyman qui tombe de scène lors d'un concert des Stones en Floride. Ça, c'est bizarre parce qu'il、oui. y en a un qui bougeait pas, c'est Bill Wyman.、Ça. effectivement, c'est particulier. Bon, ils il e t e n a i t loin des drogues et de l'alcool aussi. Exactement. Alors,、euh, pourquoi ils étaient tombés de scène? C'est une très bonne question. <rire>、euh, quel, quel, quelque chose que je d i s a i La scène doit s'être écroulée. <rire> quel, quelque chose que genre, effectivement. C'est écroulé <rire> sur le poids de son génie.、Euh, quelque chose comme ça parce que c'est assez particulier. <rire>

En、uh, 1981, cette fois-ci,、uh, Steve h、uh, e Jeff,、uh, Jeff, plutôt Jeff Downs,、uh, John Whitten, ainsi que Carl Palmer forment Asia.

Ouais. Donc, il décide de former ses g r o u p e c e u n groupe、euh, très, très, très, très, très、ouais. euh, c o n t r o v e r s é Ça, Je te dirais même que c'est le cauchemar de mon ami, le Dr. Up e n d Dragon. Mais, <rire> je... <rire> mais je, je peux le comprendre parce que,、euh, étant un fan de Yes、euh, ouais. et de d'autres h r o s progressifs, déjà, il e s t pas très.、Euh... C'est qu'on a voulu、euh, adapter le rock progressif、euh, au.

Aux années 80, au、euh, ouais. c'est ça, au goût du jour, en étant plus pop, plus、ouais. accessible, et puis ça a marché.、Ouais. Ça, ça a été très populaire,、euh, le, surtout le premier album d é j à au début des années 80, mais,、euh, mais personnellement, j'ai écouté ça et je trouvais ça vraiment pas terrible. Non, c'est assez ordinaire. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui ont grandi dans les années 80 qui, eux, m'ont vraiment trippé sur l e s g et n s e qui m'ont aimé ça parce que c'est vraiment la.

C'est le rock progressif qu'ils ont eu, en fait, pendant leur, leur, leur, leur adolescence, qui était populaire.、Mm -hmm. que, genre, je connais quelques gens, justement, qui en sens, et j'ai entendu、oh, ouais. une partie d'un album, et j'ai fait, non, non, d é j à、ah. c'est pas pour moi. Mais bon, chacun, a ses goûts, tous les bon, goûts oui, sont oui, dans oui, la oui, nature. Oui, exact hein, bien, on l'a dit.

Oui, et、euh, euh, c'était un peu la même chose avec le groupe、euh, Anderson, Howe,、euh, Bruford, et,、euh, etc., Brouford, qui avait été formé. Oui, en、euh... ouais, fait, c'est parce que c'était des membres originaux, si on veut. Ben, pas originaux. Ouais, ben,、euh. Formation classique de Formation Yes. Formation classique de Yes, sans Chris Quire. Qu a... C'est ça.、Euh, il n'avait pas le droit de s'appeler Yes. Oui, c'est ça.、Euh, parce que Chris Quire, c'est lui qui détenait、euh, les, les, droits. les droits. Et、euh, il avait décidé de continuer avec Trevor Rabin.

Alors, euh, les euh, membres, si on veut, originaux, pas originaux, là,、euh, se, mais, sont lancés, euh, se sont lancés. Ils se sont lancés. Ils ont fait un album qui e s t pas très bon. C'est ça, c'est qu'on m'a dit que c'était une musique qui était justement au goût du jour, là,、ouais. très pop. Mais, mais,、euh, mais un peu plus proche, je dirais,、euh, des racines du Rec Progressif,、ah. euh, par contre. Mais ce s t pas bon. Non, non. on m'avait dit. dit, écoute non, vraiment non. pas cet album-là, prends pas le temps d é c o u t e r

nous、euh, avons par la suite, en 2003, Radiohead、really、qui lance Hail to the t i e f、mm -hmm. un très bon album,、euh, bon, peut-être un peu plus pop que rock,、mm -hmm. euh, par contre pour Radiohead,、really、mais,、euh, toujours assez expérimental, toujours assez intéressant à entendre. Et s on faisait référence à George Bush dans le titre,、euh, donc, à la place d a i l to the Chief, Hail to the Teeth.

Et nous avons finalement, en 2004, pour terminer cette journée des éphémérides du 1 0 juin, nous avons le décès de Ray Charles, qui avait 63, 73 ans plus tôt. Il est décédé d'une maladie du foie、ouais. euh, quelques, quelques semaines, quelques mois avant la sortie de son film autobiographique, Ray.

Euh, nous passons cette fois-ci au 11 juin de cette semaine d'éphéméride. s et, et en 1958, Jerry Lee Lewis perd de plus en plus de popularité et doit même annuler un concert à New York dû au x ventre, au ventre médiocre s des billets. C'est à son retour de sa tournée, ouais, euh, et, euh, l h i t o i Nick. On avait appris qu'il avait marié sa cousine. C'est ça. C'est ça. C'est en grosse partie ce scandale、mm -hmm. qui a fait.、Euh, ça découlé de ça. Cette, cette descente aux enfers un peu de Jerry Lee Lewis.

En 1966, une frénésie médiatique annonce la mort de Roger Daltry, e chanteur des Who. Mais pourtant,、ah. il a encore l'air assez en forme aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Il a l'air bien portant. Par contre, sa tournée marche moins bien que. Ah oui, ça.、Oh、oui,、euh, on a dû annuler.、Euh...

Quelques... à c a u s e d e s ventes de billets sont pas terribles. On a dû a n n u l é quelques dates. Oh, c'est un peu triste, ça. Il、ouais. euh... faut dire qu'il est, est seul en tournée. o i mais c'est ça. Il va mettre p e t c e s t un peu dommage. D'ailleurs, il、euh, y a eu une nouvelle cette semaine、euh, Quadrophenia qui va être réédité, euh, version r e m a s t e r i s é e Dolby, je sais pas quoi, HD,、euh, plein de trucs.、Euh, on va rééditer l'album très très bientôt.、Okay. À part des vous.

Euh, également, nous avons en 1967 Mark b o l i n qui publie une annonce dans le m e l o d y Maker à la recherche de musiciens, bien sûr,、ouais. euh, qui allaient éventuellement former T-Rex.、Ouais, ça a pris du temps là,、ouais. euh, avant que ça décolle vraiment pour Mark b o l i n mais quand ça a décollé, ça a décollé fort. Ouais, là, ça a、là. été、ouais. euh, une méga star,、mm -hmm. euh, surtout en Angleterre, malheureusement、ouais. pas assez aux États-Unis, malgré、ouais. tout ce qu'il a fait.、Mm -hmm. euh, ça, et lui non plus n'a jamais été intronisé. Non, non. Et、euh, mais <rire> au, au Rock and Roll of Fame,、euh, surtout aux États-Unis,

J'ai eu bien peur que lui ne s o i t jamais intronisé.、Oh, non, non. Malheureusement, mais probablement qu'il va. Parce qu'il y a également un penchant britannique de, du Rock'n'Roll à l l f Fame, mais probablement que s'il n'a pas déjà été intronisé là, il va ê t r e quand même assez, assez vite, d'après、mm -hmm. m o i

Nous avons également en 1968 les studios Olympiques de Londres qui brûlent alors que les Rolling Stones enregistrent Beggars m i n d q u ê t C'était pendant la même version, mais je crois même, le même temps des sessions d e n e Je crois pas qu'aucun、euh, matériel appartenant aux Rolling Stones a été、ouais. endommagé. Ils n'ont pas, pas été obligés de sortir. Non, exactement. Tout à, à l a b î m é pour eux autres, probablement. De toute façon, Keith Richards aurait pu rester là, à jouer de la guitare et il aurait été encore en vie, même si le studio aurait brûlé、euh, en totalité.

Mm -hmm. euh, nous allons voir la suite en 1969. Toujours les Beatles qui sont au numéro 1 du palmarès britannique avec The Ballade of John and Yoko. Oui, une pièce sur laquelle seulement Paul et John、euh, jouent. Oui, oui, mais où、euh, Paul, franchement,、euh, je trouve,、euh, rayonne avec sa basse、euh, incroyable. Oui, e c'est lui aussi qui joue la batterie.

Ah、oui, effectivement. C'était、euh, euh, donc enregistré alors que les deux s'entendaient quand même assez bien、mm -hmm. encore et t、euh, pas trop de problèmes. Donc, une très très très bonne pièce ça, des Beatles. <rire>

Également en 1969, David Bowie lance Space Oddity, donc son, son, grand, son album classique, qui n e pas nécessairement son plus populaire. La pièce Space Oddity a été、ouais. très populaire.、Ouais. Mais, euh, Sur laquelle on retrouve、euh, Rick Whitman, on、euh, était bien. Oui, effectivement.、Ouais. effectivement. d o、euh, Et euh, donc Space Oddity qui est devenu un classique. Mais bien sûr, il faut attendre、euh, a u n k y d o r i et Spire Slow. r Oui, en 1 9 71, ça, ça, ça, ça, ça explose.、Euh, parce qu'au début de 1 9 71, c'était un has-been,、euh, oui. David Bowie. Ouais, hein, oui, oui, exactement.

C'est incroyable, il mais fait... il était rendu, il jouait, il、euh, faisait genre du chansonnier là, dans des petits、euh, pubs ouais, quasiment mythos. C'était、euh, un One-It-Wonder h à l'époque.、Ouais. Mm -hmm. euh, et nous avons、euh, finalement terminé la journée du 11 juin,、euh, en 1976, ACDC qui donne un premier concert en Écosse, le, là où plusieurs membres du groupe sont originaires. Oui, dont les frères Young et、euh, Bond Scott.

Oui,、ouais, ils sont tous,、euh, ils sont tous nés là, mais partis de très j e u n e â g e vers, euh

Euh, L'Australie.、Mm -hmm. Et là, on arrive à la dernière, dernière journée de la semaine, le 12 juin. Effectivement, et le 12 juin 1965, il est annoncé que les Beatles seront f a i t membres de l'Empire britannique en l'honneur de l'anniversaire de Sa Majesté, la Reine Elisabeth II.、Ouais. D'ailleurs, c'est très drôle de voir les films d'archives lorsqu'ils apprennent aux Beatles qui étaient en studio pour、euh, l'album Help,、mm -hmm. euh, lorsqu'on leur a appris qu'ils allaient recevoir la, la, la médaille de l'Empire britannique.

Ils se tordent de rire,、là. ils n e reviennent pas. McCartney disait ce qui était plaisant avec ça, c'est qu'on sauvait de m é d a i l l e OK, puis on reçoit 15, 15 livres par année.、Bon, c'est correct, on va apprendre. <rire> Vraiment bon, mais quand même un, un hommage、euh, qui a été rejeté par, par John Lennon, qui a renvoyé sa médaille ouais, c e s t c'est un geste qui, d'éclat qu'il a voulu faire lorsque、euh, l'armée anglaise s'est、euh, impliquée dans un conflit.、Euh, mm.

Euh, en quelque part dans u i e a n c i e n n e n colonie, quelque chose d o n c quand même, juste symbolique, assez important. Et nous avons finalement, 1900,、euh, non pas finalement, mais plutôt en 1977,、euh, Fleetwood Mac qui est au sommet du palmarès avec Dreams.、Mm -hmm. C'est v r a i m e n t une pièce que je ne、ah, connais pas. C'est une pièce、moins. de.、Euh, c'est pas une pièce de Stevie Nicks. Oui, c'est Stevie Nicks. Steve Nicks.

Ah, ok, donc une pièce très、mm. radio, j'imagine. Oui.、Ouais. Bah, comme tout ce qui était sur、uh, Rumor. Oui, oui, oui. Franchement, l'album FM par excellence.、Mm -hmm.

Et nous avons finalement terminé la journée. En 2005, Pink Floyd annonce qu'ils joueront avec Roger Waters dans le cadre du méga-concert Live 8 qui aura lieu le 2 juillet 2005, bien sûr, à Londres.、Euh, il s'agit d'un premier concert de la formation classique de Pink Floyd, c'est-à-dire avec les quatre membres,、ouais. euh, depuis la tournée de promotion de The Wall qui avait terminé en 1981. Et moi, je ne croyais pas,、euh, vraiment. Et avant de le voir à, à la télévision.、Euh...

J'avais de la difficulté à c r o i r e que Roger Waters allait partager la scène avec David Gilmour.

Oui, vraiment, c'était très, très, très impressionnant. Je ne m'attendais pas du tout, du tout à ça. Parce que、mm -hmm. ça continuait à se parler.、Mm -hmm. Je continuais <rire> à parler dans le dos de l'autre, en public, <rire> après cette annonce-là.、Oui. Et、euh, la journée du live-aid, je devais travailler et j'avais mis,、euh, j'avais encore un e vidéo à l'époque.、Oui. J'avais mis une cassette et j'avais enregistré en disant peut-être que Pink Floyd vont passer pendant ce temps-là.、Oui. Et finalement, j'ai mis les pieds chez moi en arrivant de, de mon travail à, le soir. J'ai allumé la télé et c'était Breath qui, qui commençait. C'est la、oui. première pièce oui, de Pink Floyd. Oui, chose quelque c'était comme...

six heures. o u i exactement.、Ouais. J'avais été chanceux, puisqu'en plus, je t a r e v e n a i s à pied du travail, ce qui rajoutait quasiment une heure de、mm -hmm. temps.、Euh, et je t'ai arrivé juste, juste à pied. Oui, je, je capotais. <rire> Un moment historique.、Ouais.

Eh bien, merci beaucoup, Simon. Je、merci. vous rappelle que, Simon, on a e deux émissions, hein, tout l'été,、euh, j e a n de bleu, ça, c'est le jeudi. Effectivement. Le jeudi à 21h, et, e、euh, n reprise, le samedi à 19h, ainsi que le mercredi à 13h. 13h. Et, euh, aussi, album classique, hein? Oui. L'album classique est juste au-dessus, e、euh, x a c t e m e n t De 10h à 11h le vendredi, en reprise, le mardi à, à midi. midi, et,、euh, l a semaine prochaine, n o u s a s nous présenter la partie 2.

De l'album Exile on Main Street des Stones. Merci encore. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant faire un petit retour dans les années 60 avec de la musique plutôt,、euh, oh, je dirais, très ensoleillée. Dans un moment, on va entendre les Rivieras, on va entendre le Dave Clark Five, Mais tout de suite, là, je te s u r p r e n d s d e mon ami Simon.

ウェイスコース、コース、ウェース、ウーイスコース、ウェイスコース、ウェイスコース、ウェイスコース、ウェイスコース、ウェイスコース、ウェイスコース、ウェイスコース、ウェイスコース、ウェイスコース、ウェイスコース、ウェイスコース、ウェイスコース、ウェイスコース、ウェイスコース、ウェイスコース、

Styles they wear, and the southern girls with the way they talk, they knock me out when I'm down there. The Midwest farmers' daughters really make you feel alright, and the northern girls with.

short and the nights are long. Where they walk and I walk. They f r i s z and I'm b i s y They shimmy and I'm shimmy. They fly and I'm l u i e Well, they're out there having fun in that o r e California sun. w e l l I'm going out west, out on the coast. w here the California girls are really the most.

w h i s k y and old f i s c o A pretty little chick wherever you go.

Dark 5 All Night Long, c'est sorti en 45 tours en 1966. Et juste avant ça, on a entendu The Rivieras avec leur classique California Sun. Ça aussi, c'est p a i r i n 45 tours, mais、euh, trois ans plus tôt, en 1963. Et au début du blog, on a entendu les Beach Boys avec leur immense classique California Girls. C'est paru à l'origine sur l'album Summer Days and Summer Nights, qui est sorti en 1965.

Vous êtes à l'émission Rac l a s s i q u e en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va rester comme ça pendant encore un petit bout de temps dans les années 60. Dans un moment, on va entendre les Birds, mais tout de suite, on écoute des Standles. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diviser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est Faux 89. Femme. I'm going down to the strip tonight. I'm not on a stay home trip tonight.

Long hair seems to be the main attraction But the heat is causing all the action Bright lights everywhere Pretty girls with long, long hair But some h o w t h e people, they don't care It just doesn't seem fair To bug you cause you got long hair Even the parents are beginning to share

With a siren On our streets They used to be n e a t But now it's just a place where black and white cars a r r a c e It's causing a riot

A whole lot the better. C'est tiré de leur premier album, Mr. Tambourine Man, un classique paru en 1965. Juste avant ça, on a entendu les Monkeys avec Last t Rain to Clarksville. C'était pas mal leur premier succès. Ça, c'est tiré de leur album homonyme, premier disque paru en 1966. Et au début du bloc, on a entendu les s t a n d l l s avec Riot on Sunset Strip. C'est tiré du disque du même nom qui est sorti en 1967.

Vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va entendre les Doors et Iron Butterfly. Mais tout de suite, on écoute une très, très, très belle pièce de la formation Love the Red Telephone. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. C'est f o u 89 FM. Sitting on the hill side, watching all the p e o p e

i l l feel much better on the other side of the road. I believe in magic. Why? Because it is so quick. I don't need.

h a t a r you s e e I see. How do you feel? I feel.

Les e r v i c e aux étudiants, pour vous, avec vous. Vous êtes assez fou pour l'écouter.

Hell yeah.

Sure.

p u t a girl on a d a t e last night, and let me tell you now she was growing. Oh, I kissed the pretty girl and I held her chair, a n let me tell you now she was growing. And now, no matter what I t r y to do, My m i n d s d r i v e n back to you.

m I'm a s d r i p p e d r but I'm a

Botterfly,「butterfly. Are You Happy?」。C'est le morceau clôture on la face 1 de leur album classique a, de 1968. Avant ça, on a Les qui 1 1968. 1967. Qui nous vient de leur album de Vida de In avant Gala Changes avec 1967. The

les Années 70. Dans un moment, on va entendre les Montréalais Mahogany Rush. On va aussi entendre les Canadiens BDO. En fait, c'est un bloc rock canadien puisqu'on débute avec les Stampeders Wild Eyes. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélamanes et la seule diffusée du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux. 89 FM.

Rush avec Satisfy Your Soul, un morceau tiré de leur troisième album Strange Universe paru en 1975. Juste avant ça, on a entendu BTO, Backman Turnover Drive avec un de leurs nombreux classiques Roll On Down the Highway. C'est tiré du non moins classique album Not, Not Fragile de 1974. Et au début du bloc, on a entendu les Stampeders avec Wild Eyes, ça nous vient du disque New Day de 1975.

week-end est seulement Detox Rockfest, festival 89%。

On a entendu le troisième album One Night Stand de 1979. Juste avant ça, on a entendu Free avec All Right Now. Ça nous vient de leur disque Fire and Water, un classique de 1970. Et au début du bloc, on a entendu ACDC avec Love at First f i e l Ça nous vient de l'album Dirty Deeds, d n Dirty Cheap de 1976.

Les Grim Reaper avec la pièce titre de leur troisième album Rock You to Hell, paru en 1987. Juste avant ça, on a entendu Van Halen avec Feel Your Love Tonight. Ça nous vient de leur premier album homonyme de 1978. Et au début du bloc, on a entendu Kiss avec Take Me. Ça, ça nous vient de l'album Rock'n'Roll a d Over de 1976. Vous êtes à l'émission A、e、Classic en compagnie d'Alain Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.

On va poursuivre avec encore du hard rock、euh, américain, m a i s anglais aussi, des années 70. Dans un moment, on va entendre Cheap Trick et Bad Company, mais tout de suite,、euh... on écoute Ted Nugent. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s et la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux. 89 FM.

Avec la version spectacle de leur classique I Want You to Want Me, c'est tiré de leur non moins classique album en concert at Budokan de 1979. Juste avant ça, on a entendu Bad Company avec Rock'n'Roll Fantasy. C'est la pièce qui ouvre leur disque Desolation Angels de 1979. Et au début du bloc, on a entendu Ted Nugent avec la pièce titre de son troisième album Cat Scratch Fever de 1977.

Vous êtes à l'émission Classique, un c o n v a g n o n d a n a i n Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans le prochain bloc, on va entendre entre autres les Canadiens de Steppenwolf. On va aussi entendre un classique estival des OU. Mais tout de suite, on écoute Neil Young, Rocking in the Free World, version acoustique. Vous êtes à l'antenne de la radio Campus, c'est f o u x 8 9 FM.

In i s s h e but they don't.

Summertime

I w o n d e d I was going to, there ain't no cure f o r the summertime.

This in innocent

Your body. Love, leave o your, v leave e will will l your mind.

Avec leur version de The Pusher de Hoyt Axton. C'est tiré de leur premier album homonyme. Excellent disque.

Vigitable classique paru en 1968. Juste avant ça, on a entendu Les Oohs avec Summertime Blues. Ça, c'est une reprise d'un classique de Eddie Cochran. C'est la version spectacle qu'on retrouve sur le disque Live at Least de 1970. Et au début du bloc, on a entendu Neil Young avec la version acoustique de Rocking in the Free World qui ouvre l'album Freedom de 1989.

Vous êtes à l'émission r e c l a s s i c en compagnie d'Alain Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant poursuivre avec un petit bloc Guitar Heroes. Dans un moment, on va entendre Eric c l a p t o n on va entendre Jeff Beck, mais tout de suite, on écoute Jimi Hendrix avec l'Experience Foxy Lady. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la seule à diffuser du vrai rock à Toit-Rivière. C'est fou, tu viens de rentrer un RFM.

It's a mustache.

What the hell?

Jeff Beck avec sa relecture de I Ain't Superstitious qui clôture son premier album Truth, paru en 1968 à l'époque où Rod Stewart chantait pour lui et que c'est Ron Wood qui tenait la basse. Juste avant ça, on a entendu Eric Clapton et Cream avec S-W-L-A-B-R, She Was Like a Bearded Rainbow, et puis est-ce q u i c l ô t u r e leur deuxième album, le classique d'Israeli Gears?

De 1967 et de la même année, juste avant ça, on a entendu le Jimi Hendrix Experience avec l'immense classique Foxy Lady tiré du non moins classique premier album de ce trio révolutionnaire Are You Experience de 1967. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Rock Classic a un site web.

Une ancienne émission n'importe quand dans la semaine, ainsi qu'un lien pour me contacter, pour me faire des commentaires, formuler une demande spéciale. Le site se trouve au www.rockclassic.net. Dans la prochaine heure, je vais vous présenter une formation de rock psychédélique anglaise très, très, très obscure du début des années 70, du nom de Twink. Je vais aussi vous faire tourner une face entière.

Un album vinyle classique paru il y a 40 ans exactement, soit Pilgrimage de Wishbone Ash. Mais pour le moment, on va y aller avec un autre petit bloc Guitar Heroes. Dans un moment, on va entendre Led Zeppelin et Boston. Mais tout de suite, on écoute Rainbow à l'époque de Ronnie James E.O. Man on the Silver Mountain. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes. La seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM.

s p e c c t a l À 18 ans et plus.、Hey. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89-1.、Right. MTV. Wow! Makes me want to smoke crack.

La semaine dernière, en première partie de Deep Purple à Québec, on retrouvait la formation Ernie and the Automatics, dont font partie deux anciens membres originaux du groupe Boston, soit le batteur Sib Ashen,、euh, qui n'a plus son énorme afro, mais qui a encore autant de cheveux que dans les années 70, et le guitariste Barry Goodrow.

Qui faisait la plupart des solos sur les deux premiers disques. Un bon petit groupe de blues rock, Ernie and the Automatics. Ça a bien débuté une excellente soirée, particulièrement leur long medley à la fin de leur prestation. Medley qui était constitué de classiques et de succès de Boston. C'était très apprécié. Et、euh, cette longue pièce qu'on vient d'entendre en faisait partie. Four-Play Long Time. Excellent guitariste que ce Barry Goodrow, un guitar hero sous-estimé, je dirais.

Juste avant Boston, on a entendu Jimmy Page et Led Zeppelin avec une des très bonnes pièces du disque Physical Graffiti de 1975, Night Flight. Au début du b l o c on a entendu Ronnie James Dio à l'époque où il faisait partie de Rainbow,、euh, le groupe du guitariste original de Deep Purple, Richie Blackmore, la pièce Man on the Silver Mountain qui ouvre leur premier disque paru aussi en 1975.

Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Excellent concert que Deep Purple ont donné à Québec, encore une fois, samedi le 4 juin. Deep Purple, qui était accompagné cette fois-ci d'un orchestre de 38 musiciens,、euh, et évidemment, ils ne sont pas le seul groupe de rock à avoir tenté le mariage comme ça.

Avec le style symphonique dans les dernières années.、Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est eux, c'est Deep p u r p l e c'est eux les premiers à l'avoir fait en 1970 avec le concerto pour groupe et orchestre. Et cette fois-ci,、euh, ils n'ont pas joué ce morceau, mais ils ont plutôt interprété、euh, certains de leurs、euh, plus grands classiques en version orchestrale, dont Les Incontournables Highway Star, Space Truckin, A Strange Kind of Woman,

Woman from Tokyo, Lazy, Perfect Strangers, Knocking on Your Back Door,、uh, Black Knight, Hush et évidemment Smoke o n t h e w a t e r à la fin. Mais ils m'ont、euh, beaucoup surpris aussi avec des pièces plus obscures comme、euh, No One Came, Maybe I'm a Leo et surtout celle-ci, Hard Loving Man qu'on écoute tout de suite sur les ondes de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule, absolument la seule.

à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, je sais pas, y en a pas d'autres. C'est fou. 891 FM.

Okay.、So

よろしくおい

This Battle won a toast to freedom for everyone. Oh, oh, oh, oh. they talked of e a r and the cannon's roar, sent a thousand souls to the ocean floor. Oh-oh-oh-oh-oh Victory was a simple plan put in place by no common man. Oh-oh-oh-oh-oh

Set sail for the Southern Star!、Oh, oh. Set sail for the Southern Star! All the way, restless souls! Set sail for the Southern Star! Oh, oh, oh. He says that he won't sail no more, he's hanging up his uniform!

s o u t h e n d Star, qu'on retrouve sur leur excellent nouvel album Into the Wild, qui est paru il y a quelques semaines et qui est vraiment très, très, très, très bon. Juste avant, on a entendu Whitesnake avec Love Will Set You Free, qui est tiré de leur propre nouvel album, Forevermore, qui est sorti au début du printemps. Et au début du bloc, on a entendu les fantastiques Deep Purple avec la pièce Hard Loving Man, qui clôture un de leurs albums classiques, Deep Purple in Rock, de 1970.

Excellent spectacle, comme je le disais plus tôt, même si au niveau du son,、euh, ça laissait grandement à désirer à Québec. Surtout que la balance était、euh, vraiment médiocre par moments. Ça n'a définitivement pas contribué à mettre en valeur l'orchestre symphonique, qu'on n'a malheureusement pas tellement entendu.、Euh, il n'aurait pas été là, que ça n'aurait pas changé grand-chose. J'espère que ça s'est passé un peu mieux à la place des arts lundi.、Euh, évidemment, l i a n e g e l l e n n'a plus la voix qu'il avait il y a 40 ans.

Et,、euh, le groupe a même dû adapter,、euh, certains morceaux comme Knocking on Your Back Door ou Perfect Strangers,、euh, pour l'accommoder, pour lui rendre la vie plus facile.

En descendant comme ça d'un ton ou deux. Euh, mais euh, la plupart des gens ne semblent pas s'en rendre compte,、euh, ce, qui est, ce qui est fort、euh, judicieux de leur part, plutôt comme ça de, que de laisser tomber certains monuments de leur carrière. Néanmoins, il y a plusieurs personnes qui ont chialé parce que Deep、euh, Purple n'a o pas interprété le classique Child in Time. Mais ça, c'est pas nouveau. La dernière fois que le groupe l'a joué en concert, ça remonte quasiment à 20 ans. Richie Blackmore faisait encore partie du groupe.

C'était pendant sa dernière tournée européenne avec Deep Purple en 1993. C'est tout simplement que y a n Gellin n'est plus capable de la chanter comme il faut. Donc, c'est fort intelligent de sa part de ne pas la massacrer et plutôt de passer à autre chose.

Euh, mais euh, tout ça pour dire qu'il n'y a plus les cordes vocales de ses 20 ans, Ian g i l l i n mais il fait une très bonne job et demeure、euh, fort plaisant à entendre. Contrairement, par exemple, à Ian Anderson, à Jeff Rothall, qui est pénible à écouter,、euh, Ian g i l l i n lui, continue à charmer son public,、euh, qui en redemande vraiment. Très belle soirée avec ce groupe qui continue à, à être en feu 40-44 années plus tard. Ça fait du bien à voir et à entendre. Roger Glover, Ian Pace et Steve Moore sont vraiment cool. Et,

Euh, leur claviériste、euh, Don Irie, c'est un véritable virtuose. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lafer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une vingtaine de minutes, je vais vous présenter une formation de rock psychédélique anglaise très obscure du début des années 70 du nom de Twink. Pour le moment, on en est maintenant rendu、euh, venu à la portion de l'émission.

Où je vous présente, comme à chaque semaine, une face complète d'un album v i n y l e classique qui est p a r e en 1971. Cette semaine, je vous présente une face d'un des albums les plus marquants de Wishbone Hash, plutôt, soit Pilgrimage. Deuxième album de ce groupe de rock progressif extrêmement original qui avait la particularité, comme ça, de ne pas compter de claviériste. Toutes les textures musicales étaient créées par les deux excellents guitaristes, Andy Powell et Ted Turner.

Ce deuxième opus était、euh, nettement supérieur au premier album homonyme qui était paru l'année précédente et qui pourtant est considéré comme un classique. Mais c'est avec Pilgrimage que Wishbone et Ash ont、euh, présenté leur、euh, premier album vraiment égal et bon de A à Z, en commençant par la pièce、euh, jazzée Vast i s、euh, qui est、euh, un peu la réponse britannique au Hocus Pocus des Hollandais de Focus,、euh, qui est sorti、euh, la même année.

On va écouter tout de suite la f a c e 1 en entier de ce très bon disque de rock p r o g r e s s i f du début des années 70, Pilgrimage de 1971. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes est la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 8 9 FM!

On vient d'entendre la f a c e 1 au complet de leur album Vinyl e c l a s s i q u e de 1971, Pilgrimage. On vient d'entendre la brève instrumentale Alone. C'était précédé d'un des morceaux、euh, les plus marquants du groupe en carrière, Jell Bait, qui est un incontournable pour eux en concert.、Euh, on a aussi entendu la pièce The Pilgrim. Et au début du blog, on a écouté le morceau Jazzy Vass 10 qui ouvre、euh, l'album et qui est.

En quelque sorte, la réponse anglaise au classique、euh, Hocus Pocus de Focus qui est sorti aussi cette année-là. Les débuts de Wishbonnash se sont avérés brillants puisque l'année suivante, ils ont sorti un troisième album qui est considéré par certains comme un des plus grands des années 70, soit Argus.

Paru en mai 1972. Ils ont continué à faire de la très bonne musique comme ça jusqu'au milieu des années 70. Par la suite, après le départ de Ted Turner,、euh, il a é t remplacé par、euh, Laurie w i s f i e l d et le groupe est devenu、euh, vraiment beaucoup moins intéressant.、Euh, néanmoins, ils ont influencé、euh, plusieurs musiciens, dont entre autres、euh, Thin Lazy et、euh, Iron Maiden pour leur jeu de guitare,、euh, groupes qui sont devenus、euh, très influents à leur tour par la suite.

Wishbone Ash existe encore aux dernières nouvelles et、euh, sortent des albums de temps en temps. Ils donnent des concerts régulièrement. Leur dernier album studio remonte à 2007, The Power of Eternity. Voilà pour cette petite présentation de cet album classique. La semaine prochaine, je vais vous présenter une autre phase d'un autre album vinyle classique du rock paru en 1971. Cette fois-là,

Qui a été comparé par certains à Kevin Ayers, Kevin Coyne, Robert Wyatt et Sid Barrett, donc un génie torturé et incompris par ses contemporains. Il a fait partie des Pretty Things et ainsi que du groupe Tomorrow avec le guitariste Steve Howe. On dit de lui qu'il a participé à certains des artefacts les plus brillants du rock psychédélique anglais, dont évidemment l'opéra SF Sorrow des Pretty Things.

Nous, euh, mais juste avant de se joindre au Pretty Things, il avait formé、euh, le groupe、euh, The Aquarian Age, avec lequel s s、euh, il a obtenu un succès d'estime pour、euh, la pièce Ten, Ten Thousand Words in a Cardboard Box, qui est sortie en 45 tours en 1968.、Euh, il a aussi travaillé avec、euh, Steve Peregrine Took.

Qui est devenu célèbre dans le monde du rock dans les années 70 pour son travail avec T-Rex. Les deux hommes ont alors sorti、euh, ce qui、euh, devait être le premier album solo d Adler,、euh, mais ils l'ont fait sur,、euh, sous le nom de Twink.、Euh, il est paru en 1970 sous le titre de Think Pink, un, un album qui est considéré par、euh, certains comme un des、euh, petits bijoux obscurs les plus brillants.

Du rock psychédélique anglais Underground. C'est un mélange de Sid Barrett, de Pink Floyd des débuts et du Incredible String Band.、Euh, C'est définitivement pas pour tous.、Euh, ça fait penser aussi un peu aux deux premiers albums de Soft Machine. Question de vous en faire une très bonne idée de ce que ça donnait. Twink, on va tout de suite écouter deux extraits.

De ce premier disque Think Pink de 1970, en commençant par ce que certains considèrent comme un classique obscur du acid rock, t 10 dozen words in a cardboard box. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes est la seule à diffuser du vrai rock obscur à Toit-Rivière. C'est fou! 89 FM!

Classique 89A.

Psychedelique et acid rock en anglais très obscur du début des années 70. Twink, on vient d'entendre deux pièces tirées de leur、euh, album Think Pink qui est sorti en 1970. On vient d'entendre la pièce、euh, la plus rock et la plus conventionnelle, si je puis dire, de ce disque très underground et fort peu accessible. Juste avant, on a entendu une,、euh, leur pièce qui a connu le plus de succès à l'époque, Ten Thousand Words.

In a Cardboard Box, qui est sorti en 45 tours et que certains considèrent comme un chef-d'œuvre du mouvement Acid Rot, Rock. plutôt.、Euh, évidemment, puisque ce n'était pas tellement accessible, le disque n'a pas obtenu aucun succès, mais les sessions ont mené à la formation d'un groupe qui a eu passablement d'influence sur les musiciens a n g l a i s dans les années 70. Je parle des Pink Fairies, qui est un autre groupe obscur, mais un groupe culte.

À une certaine époque et dont je vous parlerai dans une chronique future. Le leader de Twink, lui, le batteur, chanteur John Alder,

A quitté les Pink Fairies après leur premier album et il est allé former un trio très, très, très éphémère du nom de Stars avec le chanteur et guitariste légendaire Sid Barrett et le bassiste Jack Monk, groupe très, très, très éphémère en effet, puisque Sid Barrett est sorti de la scène en plein milieu de leur premier concert.

Il est disparu, il n'est jamais revenu. John a l d e r lui, est devenu、euh, par la suite un musicien de session et、euh, musicien de studio et il a participé à quelques réunions des Pink f a i r i s depuis ce temps-là. Voilà qui complète cette petite présentation de Twink. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe en anglais obscur du début des années 70. Je vais vous présenter le quintet Goliath.

Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant poursuivre avec un peu de rock progressif. Dans un moment, on va entendre un groupe majeur qui sera en concert au Québec la semaine prochaine. Je parle de Super Tramp avec un de leurs nombreux classiques, mais avant, on écoute un extrait du tout nouvel album de Van de Graaff Generator. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes.

Il a s e u l e à diffuser du vrai, de vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM.

Shara.

Ça faisait plusieurs, plusieurs années que je n'avais pas diffusé cette longue et ambitieuse pièce de Super Tramp, f a l s e Overture, qui clôture leur très bon disque Even in the quietest moment de 1977. Je vous rappelle que Super Tramp est en spectacle la semaine prochaine au Québec. Ils seront à l'Agora du Vieux-Port mercredi 15 juin.

Et,、euh, le lendemain, jeudi, ils seront au Centre Bell. J'espère qu'il va faire、euh, moins froid que pour Deep Purple à l'Agora parce qu'on gelait vraiment. a u c e n t r e Bell, il n'y aura pas de problème par contre. Juste avant ça, on a entendu Van de Graff Generator avec une pièce、euh, tirée de leur、euh, dernier album Grounding in Numbers. C'était Highly Strong.

Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, outre Super Trab,、eh、il y a Cataclysm pour les amateurs de métal qui seront en spectacle à Trois-Rivières、euh, samedi 18 juin avec、euh, les invités、euh, Anne is Near, Hands of Death et、euh, Beyond Atrocity. Ça va se passer au Monkey Night c l u b au centre-ville de Trois-Rivières.、Euh, mon ami Simon Fitzbé va se rendre voir、euh, Brian Wilson.

l e x Beach Boy, leader des Beach Boys, à la place des arts le vendredi 17 juin. Il va sûrement nous en parler de ce spectacle.、Euh, Robert Plant sera à la place des arts à son tour le dimanche 24 juin. Le jeudi 30, Peter Frampton sera au festival de jazz. Lui aussi, c'est à la place des arts, mais ça, c'est、euh, complet.、Euh, ça affiche complet depuis déjà un bon, bon bout de temps. Apparemment, q u il fait、euh, l'album、euh, Frampton Comes Alive au complet.

Euh, Pat Benatar sera au Woodstock Ambos le samedi 2 juillet. Elton John sera au Festival d'été de Québec le samedi 9 juillet. Et、euh, le 10, ce sera au tour des Black Keys d'être sur les plaines d'Abraham. Alors que Annihilators seront、euh, à l'Impérial, toujours à Québec, bien sûr, et dans le cadre du Festival d'été.、Euh, samedi 16 juillet, c'est Metallica, bien sûr, avec Joe Satriani sur les plaines d'Abraham. Et le lendemain,

Le、dimanche 17, ce sera John Fogerty. Ça va être bon, ce John Fogerty, je pense bien.、Euh, samedi 23 juillet, c'est le début du Heavy MTL au parc Jean Drapeau avec les formations Disturbed, Godsmack, Inflames, Trivium, Kingdom of Sorrow. Ça s'améliore beaucoup le lendemain, le dimanche 24, puisqu'on retrouve à l'affiche, entre autres, il y a c h i l d e n of Bodom.

Uh, the Sword, Anthrax,、uh, O-Path,、uh, oui, O-Path, ça va être excellent. c e s t longtemps que je ne les ai pas vus.、Uh, Girls' c h、uh, o o l Diamond Head, Motorhead et Kiss. Et finalement, le mardi 26 juillet, April Wine sera à son tour à l'Agora de Québec. Vous êtes à l'émission e c c l a s s i q u e en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre dans le rock progressif.

Euh, dans un moment, on va entendre un classique de Pink Floyd. C'est probablement ma pièce préférée de Pink Floyd. Ça, ça vient de l'album Animals, qui est mon préféré de Pink Floyd. On va aussi entendre les Israéliens de Orphan Land, mais tout de suite, on écoute Black Field. Vous êtes sur les ondes de la radio des m é l o m a n e s la seule à faire tourner du vrai rock progressif à Touareg. C'est fou. 89.1 FM. Through a different kind of silence.

I'm Wasting into the road of sadness, I'm walking without you.

t o the world you love.

Orphan a o r Land d'Israël avec la très belle New Jerusalem. C'est tiré de leur dernier album, l'excellent The Never Ending Way of Our Warrior, qui est paru au début de l'année 2010. Juste avant ça, on a entendu Pink Floyd avec un de leurs nombreux classiques, Sheeps, tiré de l'album Animals de 1977. Et au début du bloc, on a entendu Blackfield avec la pièce Hello, qui clôture leur premier album homonyme paru en 2005.

Et qui est intitulé Heavenly Ecstasy, leur premier album depuis God's Equation, qui date de trois ans, qui avait été rien d'au moins qu'un de mes meilleurs albums de 2008, un disque absolument fantastique, très mélodique et puissant. Évidemment, il faut aimer le genre et la voix et le ton génial du chanteur n i l s Carew.、Euh, C'est pas pour tout le monde, mais ceux qui aiment s'en délectent.

Est-ce que ce nouveau disque est un digne successeur de God's Equation? Eh bien, on retrouve de très bons morceaux d e s s u s et on va tout de suite aller en écouter trois exemples. Heavenly Ecstasy de Pagan's Mind. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes est la seule. Absolument la seule à diffuser du vrai rock progressif et du métal progressif à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM.

ヒーローは、ええ、こすん。

I'm in a fuck.

entendre trois extraits du tout nouvel album de la jeune formation norvégienne Pagan's Mind, Heavenly Ecstasy. On vient d'écouter le morceau Into the Aftermath,、euh, dont la mélodie c est une des plus accrocheuses du disque. Juste avant, on a entendu la pièce Never Walk Alone. Et au début du bloc, on a entendu la chanson Eyes of Fire qui ouvre le disque. Est-ce qu'il est bon au complet ce disque

e h bien, malheureusement, non. Il、euh, y a quelques pièces、euh, génériques qui viennent、euh, briser l'ensemble.、Euh, surtout, il、euh, y a une balade euh, plate euh, intitulée euh, When Angels Unite、euh, qui est absolument insupportable.

Ils auraient mieux fait de garder pour la chanter en privé à leur blonde et épargner ça au public.、Euh, les trois pièces que j'avais tournées comptent évidemment parmi les meilleures,、euh, de fort belles mélodies. Il、euh, y en a d'autres aussi, comme Intermission, Walk Away in Silence et Master Voice. Mais il y a aussi plusieurs moments moins intéressants et même parfois carrément plates. Ça ne vaut pas plus que 7 sur 10 et、euh, je suis probablement généreux. C'est un peu décevant.

Toujours deux pour un au 3097 boulevard des Forges, 694-2694, au plaisir de vous servir. Vous êtes assez f o u pour l'écouter.

Avec la version en spectacle, d e Lotus Eaters, qu'on retrouve sur leur album In Live Concert at the Royal Albert Hall, qui est paru l'automne dernier. Je vous rappelle q u Opeth seront de, sur l'affiche, seront sur la scène du Heavy MTL, au parc Jean Drapeau, la journée du dimanche, et que ça va être très bon. Juste avant ça, on a entendu Amorphis avec Towards and Against, la version en concert qu'on retrouve sur leur dernier album.

Est paru l'automne dernier. Ils ont un nouvel album qui s'en vient, un nouvel album studio. Il devait paraître mardi dernier、euh, et je ne sais pas pourquoi. La, la, la sortie a été repoussée au 21. Donc,、euh, nouvel album studio de nouveau matériel de Morphis. Ça fait quand même quelques années, trois ou quatre ans, qu'ils n'ont rien sorti.

Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d a n a i n l e f a b v r e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Cette semaine, on a sorti en magasin une Xième compilation des classiques de a a r o n Maiden intitulée From Fear to Eternity. Mais contrairement aux précédentes、euh, compilations, celle-ci se concentre sur les 20 dernières années.

Du groupe de Eddie,、euh, c'est-à-dire que vous ne retrouverez pas de morceaux des disques、euh, Number of the Beast ou Peace of Mind, uniquement des pièces、euh, qui viennent des albums que Iron Maiden ont enregistrés après Seventh Son of a Seventh Son. C'est donc dire、euh, des disques、euh, No Prayer for the Dying, At the Final Frontier, en passant par、euh, Les f e a r of the Dark,、euh, Brave New World, Les Dance of Death, et、euh, en passant par des pièces、euh, aussi de la période de Blaze Bailey.

De Eddie X Factor et Virtual Eleven. Il n'y a donc absolument rien de nouveau sur ce, cet album double qui est,、euh, comme toujours, présenté dans une très belle pochette très colorée. Ça s'adresse donc soit aux maniacs, aux fans finis qui veulent、euh, posséder absolument tout ce que Maiden produisent, soit aux gens qui n'ont pas tous les albums de Maiden et qui voudraient s'initier à leur dernière création, à leur euh, meilleure euh, pièce.

Des derniers albums. On va en écouter un extrait, un morceau en concert qui est sorti à l'origine sur le disque live à Rio en 2001, d e Sign of the Southern Cross. Vous êtes sur les ondes de la radio des Mélomanes, la seule à faire tourner du vrai rock et du métal a t o i r e Et b i e n C'est faux, 89 ans FM.

Version spectacle de Sign of the Cross, un morceau qu'on retrouve sur leur toute nouvelle compilation qui est parue cette semaine, From Fear to Eternity. Vous êtes à l'émission Raclassique en compagnie d'Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de vraies nouveautés. Je vous parle du tout nouvel album des Suédois de Arch Enemy qui vient tout juste de sortir et qui s'intitule Chaos Legions.

Il est sorti en magasin cette semaine. Cinquième album avec la chanteuse allemande Angela Gossow.、Euh, sixième, si on compte le disque The Root of All Evil、euh, de 2009, sur lequel Arch Enemy avait réenregistré certains、euh, de ses premiers gros canons, mais avec Angela.、Euh, ça faisait quand même quatre ans depuis leur dernier et excellent disque Rise of the Tyrant de 2007, qui à l'époque,、euh, je trouvais que c é t a i t le meilleur disque de la carrière de Arch Enemy. Chaos Legion,、euh, il n'est pas meilleur, mais c'est un bon successeur. Dans

Dans la même veine que les précédents albums avec Angela. C'est、euh, exactement ce à quoi les fans de Arch Enemy、euh, s'attendent et c'est exactement ce qu'on leur offre, c'est-à-dire du death metal、euh, mélodique sur des textes、euh, anti-religion、euh, remplis de rébellion et d'anticonformisme. Un très beau travail、euh, au niveau、euh, des guitares, comme d'habitude, de la part des frères Amot.、Euh, euh, question de vous en faire une idée, on va tout de suite aller en écouter quatre des meilleurs extraits et des plus représentatifs.

Chaos Legions t h e Arch Enemy. Vous êtes sous les ondes, sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélamanes, la seule à faire tourner du vrai rock et du vrai métal à Trois-Rivières. C'est fou! 89.1 FM!

CF.

Ça. Archon et m on vient d'écouter quatre extraits parmi les meilleurs et les plus représentatifs tirés de leur tout nouvel album Chaos Legions. On vient d'entendre une reprise particulière d'une chanson de Kiss, une chanson très obscure, The Oath.

C'est pièce Qui est paru à l'origine sur le disque concept The Elder, pièce et album obscur de Kiss. Juste avant ça, on a entendu No Gods, No Masters, qui est、euh, probablement ma préférée du disque et qui est、euh, dans la mouvance de leur classique Nemesis du disque Doomsday Machine. Juste avant ça, on a écouté、euh, Yesterday.

Is Dead and Gone, ainsi que l'intro Chaos Overture qui ouvre le disque avec brio. Ce n'est pas un chef-d'œuvre du Death Mélodique,、euh, ni non plus le meilleur、euh, des albums de Arch Enemy. Rise of the Tyrant demeure le meilleur, à mon avis, mais c'est un bon disque qui vaut le détour et que je vais probablement écouter à fort volume dans ma voiture tout l'été. Ça vaut,、euh, vaut 7,5 sur 10. L'émission s'achève, c'est déjà tout pour moi.

En terminant, je voudrais remercier mon ami Simon Fedzbé, l'historien de C'est Fou, pour sa participation à l'émission de cette semaine pour les éphémérides du rock. Si vous nous écoutez en direct le vendredi, c'est la reprise de l'excellente émission C'est pas Cancun qui va suivre dans un moment. Suivez à 20h du retour de mes amis Les Lutins de l'Enfer pour les amateurs de métal plus extrêmes. Si vous écoutez la rediffusion du mardi, c'est l'émission de mon ami le Dr. Pendragon qui va suivre et animation.

Une bonne dose de métal et de monstruosité orale, comme ça, tous les mardis de 19h à 21h, en compagnie de l'infâme Sinistros. Et e parlant du Dr. Pendragon, la semaine prochaine, à Raclésique, je vais avoir le très grand plaisir de le recevoir et de présenter avec lui le fameux 3 pour 1. Donc, des blocs de trois pièces par un seul et même artiste ou groupe. Donc, le Dr. Pendragon devrait nous offrir du matériel tout à fait savoureux.

Euh, personnellement, je vais vous présenter comme nouveauté le nouvel,、euh, nouveau disque de Neil Young intitulé Etrusher qui sort mardi prochain. Donc, aujourd'hui même, si vous écoutez la rediffusion, je vais vous présenter une formation à l a i s e du début des années 70 dans la chronique groupe obscur, c'est-à-dire Goliath.

Une face d'un album vénile classique paru aussi en 71, soit、euh, Tarkus de Emerson, Nick et Palmer. Et évidemment, mon ami Simon Fitzbis, e r a l a n d pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. Je vous laisse avec une dernière pièce, une pièce d'une formation japonaise qui a sorti、euh, véritable merveille au début des années 2000, l'album Imaginary Soundscape.